C'est l'instant le plus attendu du ciel Dans la nuit tous les enfants de Noël Devant la cheminée Déposent leurs souliers brûlant d'être récompensés L'avion pour voler, pour aller retrouver ceux qui sont loin pour ça.